Comme un échantillon de parole pour un modèle de voix IA de Waits GG, j'offre une gamme vocale diversifiée qui capture les subtilités de la parole humaine. Ma voix pose les bases d'un système IA capable de communiquer avec clarté et émotion.